Je ne sais pas comme c'est curieux Comment moi j'ai fait pour te plaire Je ne connais rien des bonnes manières Alors que toi, t'es un monsieur Tu m'as toujours intimidé Et dans ma tête tout se brouille Mes jambes tremblent et je m'embrouille Rien que d'oser te demander Pourquoi ça fait rire tes amis Lorsque tu m'appelles Totoche Moi j'aime ce nom qui nous rapproche Puisque c'est toi qui l'a choisi Il n'est pas dans le calendrier Mais tu m'as dit qu'un jour ça fête On la ferait en tête à tête, et j'attends depuis des années. Mais quand c'est-il, mais quand c'est-il, qu'on fêtera la sainte autoche? Mais quand c'est-il, mais quand c'est-il, qu'on fêtera la sainte autoche? Pendant que tu vas travailler, La nuit avec ta secrétaire Moi je repasse tes affaires Et je fais briller tes souliers Le matin je passe l'aspirateur J'invente des plats, je fais des crèmes Je mets le couvercle que tu aimes Oui mais toi Tu déjeunes ailleurs Le dimanche et les jours fériés Tu cherches au loin la solitude Disons que cette vieille habitude Est nécessaire à ta santé Mais pour le jour où tu pourras Penser que je suis ta compagnie J'ai acheté du vrai champagne, celui que tu bois toujours sans moi. Mais quand c'est-il, mais quand c'est-il, qu'on fêtera la sainte otoche? Mais quand c'est-il, mais quand c'est-il, qu'on fêtera la saint otoche? Lorsque tu seras décidé. Tu verras, je me ferai belle Il y a si longtemps tu te rappelles Que tu ne m'as pas regardée Je voudrais tant pour ce beau jour Que toi aussi tu te souviennes Et qu'une fois encore tu reviennes Parler simplement d'amour Meeken ze dit, meeken ze dit, qu'on la sainte otoche. dit, mais dit la sainte otoche.